dans une autre dimension, et on était en 2040, wow. et, et puis euh, par là j'ai euh, pu me voir quand je serais vieille, ouais, et moi j'ai dit, t'es qui toi Et là, bah là la vieille moi m'a fait, qui t'es toi <rire> Ik heb Ik heb toi in een andere dimensie.